La victoire dimanche prochain est possible. Je gandian, possible les électeurs du Front national, je veux leur dire que le Front national n'a Front national a questu Le candidat socialiste élu depuis 18 ans